Gérard Clémenté et aujourd'hui, c'est le coup de massu avec la diffusion de cette vidéo, je suppose. Voilà, tout à fait, c'est même même le coup de massue, le mot est le mot est un peu faible, c'est quasiment le ciel qui nous tombe sur la tête. Euh, pour plusieurs raisons, la première c'est que on fait partie des abattoirs où il est reconnu avéré que que les choses sont bien faites y compris au niveau bien-être animal. Voilà. Euh, deuxièmement qu'on est performant au niveau des installations euh, que ce soit dans les saisie ou d'abattage voilà et, et qu'en plus euh, tout le personnel le dirigeant que ce soit moi euh, le responsable qualité la vétérinaire, hein, On est ce qu'on appelle des gens de terrain, donc on est souvent mélangé au milieu de nos collègues. voilà Et quand j'ai découvert ça ce matin, je n'aurais jamais pensé qu'en laissant aussi peu de temps les mecs tout seuls, ils étaient capables de commettre ce type d'action. Euh, D'abord, par rapport aux animaux, c'est catastrophique. Et, et par rapport à la filière, par rapport à tous les gens avec qui on travaille, je pense surtout aux éleveurs de vente directe. Voilà. Je compatis déjà à leur peine et, et à leur courroux, je présume, hein. parce qu'en fait, ils ne méritaient pas ça. Mais en fait, personne ne méritait ça. Et alors comment expliquer, ces, ce comment expliquer ce geste Comment expliquer eh ce geste Ben j'en sais rien. Il faudra que les les intéressés nous l'expliquent parce que c'est eux seuls qui peuvent qui peuvent nous expliquer pourquoi ils commettent ce type d'exaction. Voilà. Alors qu'il y a aucune raison de le faire. Et pourquoi quand ils sont avec l'équipe dirigeante autour d'eux, ils ne le font pas. Et donc il va falloir qu'ils nous expliquent et à mon avis ils vont te poursuivre euh, voilà d'abord euh, et en premier lieu par, euh, par la direction de l'avatoir voilà parce que là euh, je veux dire c'est le comportement d'abrutie de ce type qui jette aux robes euh, surtout en fait un travail de sensibilisation depuis de longues oui, années oui mais oui mais oui on en fait des réunions les il y a des formations hier responsable protection animale hein, et on en parle régulièrement voilà mais après bon c'est sûr que les gens qui sont euh, qui sont en confrontant ce type de discours euh, les auditeurs ils vont dire oui mais c'est ça chante chante moi mais c'est vrai c'est vrai je veux dire mais euh, après on n'a pas un, euh, on n'a pas un directeur on n'a pas un responsable de protection animale derrière chaque animateur voilà car le mec il est livré à lui-même et je il me montre de quoi il est capable et je suis honnêtement concerné comme je vous dis pour les animaux pas pour eux hein mais pas pour mes collègues mais pour tous les autres collègues qui se comportent bien et pour tous les gens qui travaillent avec nous alors les conséquences vous les en conséquences, -vous bien, voilà, quand on est confronté à ce type de problème on n'est pas les premiers et ben il va y avoir une fermeture une fermeture du pendant une semaine voilà il va y avoir une enquête diligentée par les par les autorités compétentes de qu'elle soit judiciaire ou ou sanitaire vétérinaire voilà les clients dans l'intervalle devront se trouver au abattoir voilà on va interviewer les coupables voilà et et qui c'est qui décide cette fermeture cette enquête c'est ah vous c'est ou... le propriétaire de l'outil en l'occurrence le maire qui décide de, de fermer l'abattoir Voilà. c'est pour les en fait on fait un abattoir pour les besoins de l'enquête. Et tous les tous les gens qui officient à l'abattoir doivent se tenir à disposition des services vétérinaires et de la justice. Mm -hmm. ce, qui est, ce qui est tout à fait normal mm -hmm. voilà. Donc il faudra que chacun réponde de ses actes. Voilà. Il faudra qu'il nous explique euh, comment euh, comment se fait-il qu'il commet ce type d'exactions et où ils ont vu ça. Voilà. Et alors, vous craignez qu'il y ait des conséquences euh, dramatiques par rapport Des conséquences aux... dramatiques, à mon avis, euh, si, on va l'avoir ponctuellement, financièrement, au bon motif qu'on va fermer l'outil. Des conséquences dramatiques avec les clients avec qui on travaille, ils nous connaissent. Euh, ils vont très bien comprendre qu'il s'agit du comportement de euh, voilà de, de, de, de deux avateurs. Voilà. Ils savent très bien que avant euh, avateur de molle, on n'a pas cette réputation. Les avateurs, ils ont tous une réputation. Il y a les avatars qui une mauvaise réputation à tous les niveaux. Nous, on a une bonne réputation à tous les niveaux et je j'irai même plus loin. Il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre comment ça se fait que ça soit arrivé chez nous. L'avatoire est fermé à partir de ce jour-là, partie de 13h. Là, là j'ai une réunion avec mes collègues. là voilà Je vais signifier aux intéressés euh, leur mise à pied immédiate. voilà euh, Je veux voir ce qu'en pense tout le reste de mes collègues. Et la suite que nous, les gens qui, qui sont honnêtes à leur travail, compte donner à l'affaire.